Mercredi 4 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal et la grande édition de cette mi-journée Donc voici d'abord les grands titres. La location et la vente des maisons ou parcelles en devise sont désormais interdites en mairie de Bujumbura. C'est une instruction du maire de la ville de Bujumbura aux administratifs à la base en commune de Mokaza, lors d'une réunion à leur intention. Le prix du pain a augmenté d'une somme variant entre 100 et 200 francs burundais en mairie de Bujumbura. Mais pourquoi notre confrère Oban Niunguru a visité certains points de vente en mairie de Bujumbura Il est à l'œuvre et nous fera le point dans ce journal. Ce mercredi vous en êtes habitué, nous vous proposons la chronique N qui sera aujourd'hui centrée sur les discours désignant les membres de notre groupe comme bouc émissaire à l'international. Tous les yeux américains sont braqués sur les écrans. Il se pose la question de savoir qui va gagner entre Donald Trump et Joe Biden qui se disputent jusqu'ici le fauteuil présidentiel de cette puissance économique mondiale. Je m'appelle M. Richard Niyanguru, votre compagnon de route dans cette édition. La technique est bien assurée par François Akiman. Encore une fois, bonjour et bonne réception. Captez Issa écoutez la différence. Sécurité pour débiter ce journal. Un fusil de type euh, Kalashnikov a été retrouvé ce matin dans une classe de septième année à l'école technique Saint-Jean-Bosco de Guihanga. C'est dans la province de Bubanza, l'ouest de Burundi. Les élèves qui l'ont vu en premier ont refusé d'entrer avant que cette arme ne soit enlevée et elle a été récupérée par la police et les autorités administratives et policières. ...explique que ce fusil a été reconnu et qu'il appartient à un policier du groupe du commissariat communal de Gihanga. Les enquêtes ont déjà commencé pour savoir pourquoi cet arme a été laissé à cet endroit selon les mêmes autorités. La loi est claire... En ce, est, en ce qui concerne le recrutement des chefs de zone, c'est l'explication du porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Pierre Mouliquier, qui indique que le choix des candidats à chef de zone par les conseils communaux est apolitique. Il ajoute cependant que les mêmes membres des conseils communaux peuvent se, se convenir sur les critères de recrutement du chef de zone. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre confrère Omer Ndouayo. Les modalités, pratiquement, donc, comment ça se fait C'est l'administrateur communal qui désigne, dans cette zone, plus d'une personne, trois ou plus, et puis il va proposer, alors, ces noms au niveau du conseil communal. Et c'est le conseil communal qui va décider d'une seule personne qui va devenir chef de zone, et après avoir décidé, L'administrateur communal va alors transmettre son nom au gouverneur qui va alors prendre la décision de nommer son chef de zone. C'est comme ça que ça se passe. Les deux conditions qui doivent être remplies pour être désignées, c'est d'être natif de cette zone ou d'y résider pendant au moins trois ans. Mmh. Ce sont les deux seules conditions. Sinon, tout natif ou tout résident de cette commune qui remplit les conditions est éligible. Et donc, euh, et ensuite... Ce n'est pas le seul administrateur qui décide. Parce que lui, il propose ses noms au niveau du conseil communal. Et c'est au conseil communal de décider la seule personne qui va être proposée pour désignation par le gouverneur. Et donc, ce n'est pas le seul administrateur communal. C'est tout un collège, c'est tout un conseil. À part les deux conditions, donc, être natif ou résident de cette zone, il n'y a pas d'autres conditions qui sont précisées par cette loi. Et niveau d'études ou autre, non. Ces conditions-là ne sont pas précisées. Mais c'est au conseil communal de voir si réellement la personne à qui veut proposer est réellement capable de diriger la zone compte tenu des missions qui sont dévolues au chef de zone Éducation à présent, le classement des provinces et communes scolaires se fait sur base de différents critères, y compris les taux de réussite sur les effectifs des participants. Ce sont les propos de Gaspard Vanyangimbona, ministre burundais de l'éducation et de la recherche scientifique, lors de la présentation des réalisations trimestrielles de son ministère ce mardi. Gaspard Vanyangimbona s'exprime également sur le retard des diplômes des finalistes des écoles secondaires Omer and pour plus de détails. C'est Gaspar Banyangimbona, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, qui présente les réalisations trimestrielles de son ministère, c'était ce mardi. Il fait savoir que son ministère a préparé l'examen d'État. À la question de savoir les critères de considération lors du classement des provinces et communes scolaires, il indique qu'on se réfère à beaucoup de choses, dont primo, les taux de participation. C'est vrai, il y a l'administration centrale, il y a les provinces scolaires et les communes scolaires. Chaque commune scolaire a des établissements, ces établissements ont des élèves, ces élèves font des examens, donc si on veut établir le classement des provinces suivant le taux de réussite, on se base sur le nombre des écoles existantes qui ont participé à l'examen et le taux de réussite. Concernant le retard des diplômes des finalistes des écoles secondaires, Gaspar Banyangimbona dit que le retard est dû au changement de dénomination du ministère. Vous savez que les ministères ont changé de dénomination ces diplômes étaient déjà disponibles. Ce n'est pas facile aujourd'hui de signer un diplôme sous une autre dénomination du ministère alors que ces diplômes contenaient déjà des noms. C'est pourquoi nous préparons une nouvelle impression des dix diplômes. Nous allons les signer et les mettre à la disposition de leurs propriétaires. Toutefois, il s'exprime aussi les enseignants recrutés qui n'ont pas encore trouvé leur lettre d'affectation, disant que le problème ne revient pas à son ministère car, de son côté, il a déjà a posé sa signature sur toutes les lettres d'affectation. De mon niveau, j'ai apposé ma signature sur toutes les lettres d'affectation. Le problème réside au niveau des communes. Les directeurs de réclament parfois les changements d'affectation de certains enseignants vu les besoins existants sur le terrain. Ils ramènent les lettres d'affectation et demandent des réaffectations. C'est ça le problème. Sinon, de ma part, j'ai signé la première lettre d'affectation le 7 septembre et toutes les lettres sont signées aujourd'hui. À propos des élèves rapatriés, le ministre Gaspard Banyangimbona dit qu'il n'a pas encore reçu des réclamations d'échecs suite à la langue française utilisée dans le système éducatif du Burundi. Omer Ndouayo. Économie à présent, flambée des prix du pain et autres produits fabriqués à partir de la farine de blé. À Mairie de le prix du pain a augmenté d'une somme variant entre 100 et 200 francs burundais. Les boulangers disent que cette hausse est conséquente à la hausse du prix de la farine. Oban Nyonguru a fait le tour de la capitale. Voici son reportage. Dans les zones d'Ongagara, les boulangers nous ont fait savoir que le pain qui s'achetait à 500 francs burundais coûte aujourd'hui 600 francs, tandis que celui qui coûtait 1000 francs se vend désormais à 1200 francs burundais. Un des boulangers de la zone d'Ongagara dit que cette hausse a été décidée il y a plus d'une semaine. Certains acheteurs du pain jettent du tort à ces boulangers. Ils disent que les boulangers n'ont aucune raison de revoir à la hausse le prix du pain. De leur côté, les boulangers expliquent que la hausse du prix du pain a été conditionnée par celle de la farine de blé. Il y a deux semaines qu'un sac de 21 kg de farine qui coûtait 43 000 francs à a connu une hausse de 13 000 francs. Le ministère du Commerce a plutôt mis en garde le commerçant de la farine qui a aucune raison de revoir à la hausse le Prix de ce produit. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. À 13h05 sur Isanganilo, votre station préférée, mettant depuis Bujumbura, la capitale économique de Burundi, sur 89.7. À l'intérieur du pays, nous y sommes sur 101, mais aussi à l'international, sur notre adresse électronique www.isanganilo.org. Vous l'avez annoncé en titre, l'allocation et la vente des maisons et parcelles en devise doit cesser à mairie de Bujumbura. C'est l'instruction du maire de la ville de Bujumbura aux administratifs à la base en commune Moukaza lors d'une réunion à leur intention. Le conseil technique est celui en charge de la perception des taxes et impôts à mairie de Bujumbura. On quant à demander aux administratifs de répertorier tous les kiosques et bars en vue de renflouer les caisses de l'État. Nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions de la soirée. Parle, rassure-moi. D'en parler, rassure-moi, aujourd'hui, on parle de ce discours désignant les membres de l'autre groupe comme bouc émissaire qui est caractérisé par la globalisation selon l'origine ethnique, religieuse ou régionale, comme source de tout malheur. jean bosco et Limana, professeur en consolidation de la paix et justice transitionnelle, avertit que ce genre de discours provoque des tensions Et à, la longue, et à la longue des violences de masse, il propose l'inclusion des cours de formation dans toutes les classes sur les conséquences liées au discours là, Onelamoutchou. Les discours désignant les membres de notre groupe comme origine de tout malheur sont utilisés pour des raisons politiques, économiques ou symboliques. Jean Bosco Rélimana, professeur d'université en consolidation de la paix et justice transitionnelle, signale que l'attribution injuste d'une faute collective à un groupe quelconque est l'une des caractéristiques du non-respect de la dignité humaine qui pourrait provoquer des conflits intergroupes les caractéristiques principales, c'est la globalisation. C'est le « nous » contre « eux ». Il y a plusieurs caractéristiques, mais en général, la déshumanisation vient en premier lieu. La déshumanisation s'extériorise par des mots, généralement des noms d'animaux qui sont donnés à des groupes ethniques, groupes régionaux. Cette déshumanisation renvoie à Toute une gamme d'autres aspects, notamment les meurtres, la discrimination. Dans certains cas, on va même jusqu'à la stérilisation des groupes. Il donne l'exemple des pays comme l'Allemagne, qui ont connu des guerres suite à ces discours de bouc émissaire. Les exemples ici chez nous, nous en avons vu dans les crises du passé, où des groupes ou un groupe ethnique était désigné comme euh, tribalogénocidaire. Ceci a fait que, Dans notre pays, dans la ville de Bujumbura par exemple, il y a eu une sorte de balkanisation de quartiers. Les quartiers Tutsi, les quartiers Hutus, et un Hutu dans un quartier Tutsi. Et c'était une personne à abattre, et vice-versa. En dehors de notre pays, dans la région au Rwanda par exemple, les Tutsi étaient appelés des cafards. Et euh, tout un génocide a été organisé. Ça a été euh, l'un des génocides les plus rapides au monde, sans technologie, sans gaz, comme ça a été pour les Juifs. Pour déconstruire, il est nécessaire d'intégrer dans les écoles et dans toutes les classes selon le niveau des apprenants, les cours de sensibilisation. sur les conséquences de ces discours, le professeur Haralimana précise que l'acteur clé est le gouvernement. L'un des acteurs clés, c'est le gouvernement. Dans sa définition la plus large, c'est-à-dire l'exécutif, le judiciaire et le législatif et toutes les institutions subsidiaires jusqu'à la sous coline l'intégrer dans sa politique, par des sensibilisations, dans les réunions de travail. Une institution qui doit jouer un rôle de premier plan, c'est l'organisation de la formation. Par l'organisation formelle, je dis les écoles. Du niveau le plus bas, c'est-à-dire à, à l'école maternelle, à l'école primaire, au secondaire et à l'université, en élaborant tout un programme de déconstruction de ce genre de discours. C'est de cette façon qu'on peut façonner une façon de vivre ensemble, comprise de la même manière par toutes les couches de la société. Il interpelle également les acteurs non étatiques à inclure dans l'agenda la sensibilisation. Il ajoute aussi que les médias doivent contribuer à mettre en lumière sur le risque d'utiliser les messages de haine. On est là. On m'a dit Nous disons merci. À 13h10 sur Isanganilo, avant de clôturer cette édition en jet à Neueille en International. Actualité internationale. À l'international, je vous l'avais annoncé en titre, ce sont les présidentielles aux États-Unis pour élire le 46 e président de cette puissance économique. Des milliers d'Américains étaient appelés aux urnes hier, 3 novembre. Alors, ceux ce qui se disputent le fauteuil présidentiel, ce sont les deux hommes forts, John Biden, qui représente les démocrates, et Donald Trump pour le compte des, des, des Républicains. Des Au studio de la radio Issa à ma droite se trouve Elie Nibel Nibigila. Bonjour et quelles sont les nouvelles pour ce, ce sujet Bonjour Richard Charny, justement comme tu de le dire, jusqu'à maintenant le candidat démocrate Joe Biden est en tête avec 238 votes, soit 50%. Tandis que Donald Trump pour le moment a 213 votes, soit 48,4%. Euh, euh, Et malgré justement ces décomptes qui continuent, Donald Trump prévient déjà de saisir la Cour suprême dans un discours qu'il a tenu l'avant-midi, mais là où il ne donne visiblement pas aucune preuve de cette plainte. Donald Trump a donc dit qu'il va saisir la Cour suprême affirmant justement qu'il est le gagnant. And we were for a big celebration. This is a fraud on the American public. This is une idée il, euh, il, il s'était déjà préparé à, à, à, à la victoire, il dit qu'il s'agit d'une fraude, une fraude aux américains, une fraude contre le peuple américain sans toutefois prouver, sans toutefois donner justement euh, les motivations de cette prante. Donald Trump donc, qui est en train de dire qu'il euh, qui a gagné l'élection et a menacé de saisir la Cour suprême et dénonçant des fraudes qu'il n'a jusqu'à maintenant arrivé à, à, à prouver. Et de l'autre côté, Joe Biden, qui est le candidat démocrate et qui a 213 votes jusqu'à présent en ce qui est des grands électeurs, Joe Biden, quant à lui, a appelé surtout les, la population américaine à la patience. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election. We're gonna to Et s'il dit, uh, nous sommes des grands là où nous sommes, mais uh, ils essaient de nous voler l'élection. <rire> ils parlent de de de de ces républicains justement, en disant que que eux aussi sont en train de d'essayer de, de de de voler les élections. Uh, et il a dit « nous ne laisserons jamais faire uh, ». Donc il répondait donc à ce discours de, de Danda à Trump. Et, uh, Joe Biden dit « nous n'avons pas, pas les prérogatives de, de présenter, de proclamer uh, l'élu, les, les le gagnant ». Mais il y a d'autres instances qui sont chargées de, de cette affaire. Ici, uh, ça faisait longtemps donc, que les démocrates ne remportaient pas Euh, L'État d'Arizona, par exemple, mais contre toute attente, c'est Joe Biden qui vient en tête, le candidat démocrate, euh, mais aussi à l'État d'Omeïna. Et ici, Richard, il faut noter que pour euh, remporter la victoire en ce qui est des grands électeurs, le candidat doit atteindre 200. 70 votes. Jusqu'à maintenant, il y a deux États dont les voix n'ont pas été comptabilisées. Mais Nibel, une petite question. Donald Trump dit qu'il compte saisir la justice avant la fin des élections. Dirait-on qu'il se prépare pour le défensif Bon, justement, parce que jusqu'à maintenant, il, il n'a donné aucune preuve qui pourrait montrer qu'il y, qu y a eu des fraudes, les fraudes qu'il n'a pas pu prouver jusqu'à présent. Même sur son compte Twitter, il multiplie des, des publications, mais sans toutefois donner cette motivation de saisir la Cour suprême. Peut-être qu'il est en train de prévenir Eli Nibel Nivigira Kim, Jodi, merci et je rappelle que vous étiez en direct au studio de la radio Issang à 13h15 sur Issang Anilo et sur Bujumbura. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction Issang qui m'a aidé à la réalisation. Merci aussi à François Kimana pour la mise en onde, Ce journal vous a été présenté par Émer Richard Nionhourou. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir. Oui.